Ces gens-là, dit le prêtre à l'oreille de l'avare, jettent l'argent par les fenêtres. Qu'est-ce que cela fait s'il rentre dans ma cave, répliqua le vigneron. Si vous vouliez donner des ciseaux d'or à votre fille, vous en auriez bien le moyen, dit l'abbé. Je lui donne mieux que des ciseaux, répondit Grandet. Mon neveu est une cruche, pensa l'abbé en regardant le président dont les cheveux ébouriffés ajoutaient encore à la mauvaise grâce de sa physionomie brune. Ne pouvait-il inventer une petite bêtise qui eût du prix ?— Nous allons faire votre partie, madame Grandet, dit madame des Grassins. — Mais nous sommes tous réunis, nous pouvons deux tables. — Puisque c'est la fête de génie, faites votre loto général, dit le père Grandet. Ces deux enfants en seront. L'ancien tonnelier, qui ne jouait jamais à aucun jeu, montra sa fille et Adolphe. Allons Nanon, mets les tables. Nous allons vous aider, Mademoiselle Nanon, dit gaiement Madame Des Grassins, toute joyeuse de la joie qu'elle avait causée à Eugénie. Je n'ai jamais été de ma vie si contente, lui dit l'héritière. Je n'ai rien vu de si joli nulle part. C'est Adolphe qui l'a rapporté de Paris et qui l'a choisi, lui dit Madame Des Grassins à l'oreille. Va ton train d'année intrigante, » se disait le président. « Si tu es jamais en procès, toi ou ton mari, votre affaire ne sera jamais bonne. » Le notaire, assis dans son coin, regardait l'abbé d'un air calme en se disant « Les Grassins ont beau faire ma fortune, celle de mon frère et celle de mon neveu, montent en somme à onze cent mille francs. Les Grassins en ont tout au plus la moitié, et ils ont une fille. Ils peuvent offrir ce qu'ils voudront. Héritière et cadeau, tout sera pour nous un jour. » À huit heures et demie du soir, deux tables étaient dressées. La jolie madame des Grassins avait réussi à mettre son fils à côté de Génie. Les acteurs de cette scène, pleines d'intérêt, quoique vulgaires en apparence, munis de cartons bariolés, chiffrés et de jetons en verre bleu, semblaient écouter les plaisanteries du vieux notaire, qui ne tirait pas un numéro sans faire une remarque. Mais tous pensaient au million de M. Grandet. Le vieux tonnelier contemplait vaniteusement Les plumes roses, la toilette fraîche de madame des grassins, la tête martiale du banquier, celle d'Adolphe, le président, l'abbé, le notaire, et se disait intérieurement hm, « Ils sont là pour mes écus, ils viennent s'ennuyer ici pour ma fille. <rire> ma fille ne sera ni pour les uns ni pour les autres, et tous ces gens-là me servent de harpon pour pêcher. » Cette gaieté de famille dans ce vieux salon gris Mal éclairé par deux chandelles, ses rires accompagnés par le bruit du rouet de la grande nanon, et qui n'était sincère que sur les lèvres de Jenny ou de sa mère, cette petitesse jointe à de si grands intérêts, cette jeune fille qui, semblable à ces oiseaux victimes du haut prix auquel on l'aimait et qu'ils ignorent, se trouvait traquée, serrée par des preuves d'amitié dont elle était la dupe, tout contribuait à rendre cette scène tristement comique. N'est-ce pas d'ailleurs une scène de tous les temps et de tous les lieux, mais ramenée à sa plus simple expression La figure de Grandet, exploitant le faux attachement des deux familles, en tirant d'énormes profits, dominait ce drame et l'éclairait. N'était-ce pas le seul dieu moderne auquel on est foi, l'argent dans toute sa puissance exprimé par une seule physionomie